Radio Honden, toujours en direct de Tatoujus, le salon de la, du, du, du rendez-vous de la transition écologique. Le salon, le, le rendez-vous de la transition écologique. Voilà, on est un peu perturbé, vous en rendez pas compte derrière le poste, parce que vous suivez les ondes et la programmation voilà, au fil de la journée. Pour nous, ça fait une bonne demi-heure que nous attendons notre intervenant avant dernière cette journée, mais il n'y a pas de souci. Il est au moins arrivé à bon port, comme l'on dit. C'est Tristan Réchid qui est avec nous. Bonjour Tristan. Bonjour. Et bienvenue euh, ici à Saint-Etienne, que tu connais bien Oui. Ah, parce que je crois que tu as ouais. tu as habité ici. Dix ans, tu dis. Ouais. Voilà. Donc, tu connais bien la ville. Ceci dit, tu as quand même eu quelques difficultés à accéder jusqu'à ce <rire> parc expo. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de monde entre le, là, le, les salons qui aussi sont, se, se, se cumulent et s'accumulent. Salon étudiant voisin, Tatou juste ici. Bref, bon nombre de manifestations. Mais en tout cas, tu es arrivé et tu vas assurer une conférence d'ici quelques instants. Mais C'était l'occasion, comme le veut la règle, là, sur le plateau radio, d'accueillir chaque euh, conférencier conférencière ici, en euh, sorte d'avant-goût, conférence. Tu es là pour présenter euh, cet ouvrage, Réanimer la démocratie, qui est paru aux éditions Actes Sud, qui est plutôt bienvenu euh, en termes de, de thématiques, hein, bien sûr, puisque depuis euh, le 1er septembre dernier, nous le savons, nous sommes en campagne et il y a des échéances électorales approchantes. Ce sera en mars prochain le 15 mars et 22 mars pour premier et deuxième tour et alors précisément tu interroges cet aspect là de, alors de, de la démocratie mais de, de façon de se réemparer et de reprendre en main finalement euh, la démocratie ou en tout cas les décisions euh, euh, qui, peut concerner, euh, et qui peuvent concerner habitants euh, habitantes par une expérience euh, on va dire déjà forte celle d'avoir en ce qui te concerne mais tu n'es pas tout seul c'est une expérience collective c'est d'avoir remporté une des élections municipales, c'était en 2014, à Saillon, dans la Drôme. Tout à fait. Alors peut-être qu'il serait bon de revenir sur euh, cette expérience déjà peut-être euh, démocratique ou participative de Saillon, euh, qui donc pour cette liste a remporté les élections municipales en 2014. Est-ce que c'est ça qui t'a amené d'ailleurs à peut-être réaliser cet ouvrage Oui, tout à fait. C'est le début de l'aventure. Euh, donc euh, Pour Saillon, pour situer, c'est un village de 1500 habitants dans la Drôme. Et il se trouve qu'en 2014, avec une équipe, on a réinterrogé les manières de faire de la démocratie euh, en partant du principe que ce qu'on vivait avec le maire euh, qui était en place euh, avant ne ressemblait pas beaucoup à de la démocratie. Et il euh, y a une lutte qui s'est focalisée autour de l'installation d'un supermarché, supermarché à la sortie du village, une lutte, qu a, lutte collective qu'on a gagnée contre le maire euh, en place. Et il s'est agi après derrière de se poser la question de est-ce qu'on voulait encore euh, être dirigé par un maire autocrate et brutal euh, ou est-ce qu'on on allait prendre nos responsabilités et essayer d'installer une première démocratie Alors je parle de première démocratie parce que pendant la conférence, on va se poser la question si on est en démocratie ou pas. Moi, j'ai ma réponse. Ma réponse est non. Euh, notre régime n'a pas grand-chose à voir avec une démocratie. Nous sommes dans un état de droit. Nos libertés fondamentales sont sauvegardées pour l'instant. Euh, mais en tout cas, on ne peut pas considérer qu'un régime dont le premier acte, c'est de confisquer le pouvoir au peuple. Euh, je, je trouve ça compliqué d'appeler un, un tel régime une démocratie. Euh, donc moi, face aux enjeux nationaux et mondiaux, moi je me sens, je suis un peu comme tout le monde, hein, à part les manifester, je ne sais pas faire grand-chose. Par contre, euh, je considère, et je l'ai vécu, euh, qu'au niveau local, euh, on peut expérimenter des nouvelles choses et c'est ce qu'on a fait à Saillant. Il me semble qu'à Saillant, on a fait la démonstration. Euh, qu'on pouvait euh, mettre en place un régime démocratique euh, à l'échelon local. Ce n'est pas toujours très légal, euh, ce qu'on a fait. Euh, mais en tout cas, il y a des moyens de rendre tout ça légal et, et de redonner euh, bah, le pouvoir aux gens. Est-ce que, justement, le résultat est concluant et qu'à euh, eh nouveau, euh, il y aura une projection <rire> sur le mandat suivant et les élections suivantes On a vécu une sublime aventure à assaillant pendant 6 ans. On a perdu les élections qui ont suivi de 18 voix. J'explique dans mon bouquin en quoi cet échec électoral n'est pas un échec du modèle. A relativiser en tout cas. En tout cas, c'est à relativiser. Pour ceux qui voient à peu près ce que c'est qu'un PLU, un plan local d'urbanisme, on a fini notre mandat sur le vote de la révision d'un PLU un PLU qui était extrêmement politique et sur lequel on a fait du tirage au sort, c'est-à-dire qu'on a demandé à 12 habitants et 4 élus, 12 habitants tirés au sort et 4 élus, de construire la révision du PLU. Donc en gros, on a dit à tous les propriétaires terriens, vos petits arrangements entre amis, c'est fini. Autant vous dire que l'ambiance devant le poulet dominical a, été, a dû être un peu compliquée pour la liste en place juste avant les élections. Et donc le, le vote de la révision du PLU, je crois, est tombé à peu près un mois et demi avant les élections. Autant vous dire qu'on se met une balle dans le pied, qu'on fait ça et qu'a priori, on perd les élections de plus de 18 voix normalement. Donc moi, je considère que c'est une défaite très relative qu'on a subie en, en 2020. D'accord. Donc voilà, donc moi ouais, je continue du coup à en travailler sur ce modèle-là. Ouais, ouais. Et pour l'instant, un mandat euh, finalement à votre actif, si je puis dire, <rire> mais donc vous allez à nouveau euh, vous présenter pour les prochaines élections. Vous n'êtes pas une exception, euh, et là j'aimerais avoir aussi, puisque finalement l'ouvrage relate aussi ces expériences diverses et variées, euh, peut-être qu'il serait bon là de pouvoir les, alors de façon très synthétique forcément, hein, on n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être présenter euh, ces diverses expérimentations qui sont menées, parce qu'il y a Saillant qui est une petite commune, on se dit « oh ça se prête à une petite commune », en fait, il y a d'autres villes euh, qui ont expérimenté. Je pense à peut-être Poitiers, par exemple, pour euh, une des plus grandes villes. Euh, mais Grenoble, enfin, il y en a d'autres. Il y a une centaine de, de villes ou soixantaines. Je ne sais pas exactement. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir nous le préciser. Euh, et à quel échelon, finalement, euh, cette euh, prise en main, je dirais, citoyenne ou démocratique, participative, s'exerce-t-elle vraiment Ouais. Du, du coup, moi, mon parcours, ça a été pendant l'expérience le, de Saillant. Moi, j'étais un peu à Saillant, mais j'étais surtout un peu partout en France. J'ai accompagné à peu près 200 listes à se présenter aux élections de 2020. Et en 2020, on a eu pas mal de victoires, en fait, une centaine, on va dire une petite centaine de villes qui ont emporté les élections avec ce principe de se dire on n'est pas en démocratie, on va mettre en place une expérimentation démocratique, on va voir ce que ça fait que de donner le pouvoir au peuple. Et donc, dans ces expériences-là, il y a quand même une ville comme Poitiers, qui est de plus de 90 000 habitants, avec laquelle on a fait des assemblées on a eu des résultats euh, très positifs. Donc, euh, voilà, dans le spectre des communes euh, qui ont tenté des choses, euh, ça allait de Vaour dans le Tarn, 350 habitants, jusqu'à euh, Poitiers, 90 000 habitants. Je ne suis pas sûr que ça soit plus facile à Vaour qu'à Poitiers. Euh, je crois que l'anonymat, ça aide parfois à faire de la démocratie. Euh, faire de la démocratie, ça veut dire poser les, les affaires du village sur la place publique. Ça veut dire euh, s'exposer euh, devant des voisins, euh, devant des gens, en exposant nos désaccords. Et... Et je ne suis pas sûr que ce soit plus facile de faire ça dans un village que dans une ville. Donc moi, avec le recul, j'ai presque l'impression que la démocratie, c'est plus simple en ville que, que dans un village. Ça reste tout à fait possible dans les villages. Enfin, c'est possible partout, en vrai. Du coup, moi, je vois aucune raison majeure de ne pas faire de la démocratie pour de vrai dans toutes nos communes. Alors, je posais plein de questions dans ma question tout à l'heure, mais je reviens sur l'une d'elles, c'est Peut-être les, euh, les différentes expériences, les différentes euh, euh, manières peut-être de pouvoir en effet partager le pouvoir parce que c'est vraiment celle-ci dont il est question. Là, on parle d'expérience où il y a une véritable, on va dire, liste municipale euh, qui euh, s'empare euh, en effet de la gestion d'une commune. Euh, mais j'imagine qu'il y a différents euh, échelons et c'est peut-être de cela aussi que... Euh, Que je voulais que tu ouais. puisses peut-être euh, euh, témoigner et illustrer. En tout cas, moi, ce dont j'essaye je, dans mon livre, je, je, je ne décris pas comment doit être la démocratie, j'en ai foutrement aucune idée. Moi, j'ai une seule idée en tête. Pour moi, la démocratie, c'est euh, du coup une. Cap... Pour moi, ça repose sur le principe d'égalité politique et l'égalité politique ne consiste pas euh, à avoir le même pouvoir pour pouvoir élire des représentants. Pour moi, euh, être en démocratie. Dans une démocratie qui repose sur l'égalité politique, ça veut dire que n'importe quel citoyen peut être amené à gérer les affaires de la cité. Donc moi, tout simplement, à partir de cette définition, je me débrouille pour essayer de voir quel modèle on peut mettre en place pour permettre à chaque citoyen de participer à la gestion des affaires de la cité. Et pour moi, il y a une des clés fondamentales pour faire ça, c'est le tirage au sort. Euh, donc on revient à... De, des régimes qui remontent à pas mal de temps mais en vrai le tirage au sort vous savez c'est quand même utilisé pour les jurys d'assises par exemple oui. c'est à dire qu'on ne se pose pas la question de l'expertise des gens lorsqu'ils doivent ou des, compétences, ou... Ou des compétences voilà. des gens quand il s'agit de juger de la vie, alors plus de la vie et de la mort puisque la peine de mort n'est plus là, mais en tout cas de l'incarcération de, de quelqu'un ou de la culpabilité de quelqu'un on se pose pas la question de la compétence des gens euh, par contre pour le PLU pour l'aménagement d'un centre, pour toutes les questions municipales les gens tirés au sort n'auraient pas les compétences pour je trouve ça assez étonnant mmh. Et puis, du coup, boucher aussi ces principes-là. Évidemment qu'une personne tirée au sort sur un projet d'urbanisme ne sera pas forcément un expert de l'urbanisme, mais il faut juste avoir en tête que nos élus à l'urbanisme ne sont pas non plus des experts en urbanisme et que nos élus sont des experts de pas grand-chose, en fait. Ils sont juste engagés politiquement pour mener des choses. Et en fait, pour monter en expertise, on appelle des experts. Donc, quand on fait, un plan local, quand on fait une révision du PLU, on fait appel à un cabinet d'urbain. Donc nous, on considère que les habitants oui, tirés habit au sort ne sont pas plus idiots que les élus pour monter en compétences et prendre des décisions, euh, etc. C'est là où d'ailleurs tu insistes, il me semble, hein, que sur l'aspect participatif, c'est aussi à tous les échelons. C'est-à-dire que ce n'est pas que sur la question de, bah, du pouvoir, entre guillemets, mais c'est aussi dans les services techniques, les services de, de gestion, en fait. Hein, euh, bah, le principe que s'opèrent aussi les choses. Tout à fait. Hein. Le principe, c'est le, le principe du travail associé. En fait, on a besoin de tout le monde pour prendre des décisions intelligentes. Et, et donc, on a besoin d'habitants tirés au sort, on a besoin d'élus. Euh, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'élus. Euh, je dis qu'il faut des élus, mais que les élus ne suffisent plus seuls et qu'il faut des experts euh, et des agents techniques, évidemment, pour exécuter tout ça. Donc, c'est tout ce petit monde qu'il faut réunir au même endroit, au même moment, et de faire jouer ce qu'on appelle l'intelligence collective et arrêter de faire en sorte que les gens euh, réfléchissent chacun dans leur copil, le dans, dans leur réunion euh, enfermée sur eux-mêmes, et surtout avec des habitants qui ne sont appelés à décider de rien. Enfin, je veux dire, en France, c'est quand même c'est que la démocratie participative, c'est une blague, en fait. Alors, c'est euh, voilà. une blague, mais alors, moi, c'est là où ça m'interrogeait aussi de, de, de, de connaître peut-être un petit peu les, les, à la fois les forces et les, et les limites, forcément. Parce que moi, ça fait 25 ans, en gros, que j'entends parler quand même de ces expériences de démocratie participative euh, qui nous venaient du Brésil à l'époque. Je me souviens très bien dans ces expériences-là, euh, ouais. expériences et où on a vu se développer, jusqu'à encore aujourd'hui, ces espaces, alors euh, justement, soi-disant, de concertation ou de consultation avec une espèce de millefeuille qui est parfois peu compréhensibles ou visibles, des conseils de quartier, des conseils euh, consultatifs, des conseils citoyens, mais qui semblent être pourtant des espaces, mais qui ne sont peut-être pas là euh, mm -hmm. efficients, mais qui pourtant existent, mais euh, qui pour toi sont, ont l'air d'être une vaste blague, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi de pouvoir euh, davantage euh, être performant sur ces instances-là Alors, moi, mon propos, c'est de dire qu'en démocratie, le premier acteur politique de la cité, c'est le citoyen. Je, voilà, ce n'est pas l'élu. L'élu est un acteur politique, mais le premier acteur politique d'une cité, c'est le citoyen. Donc pour moi, c'est le citoyen tiré au sort qui représente l'intérêt général. Et ça n'est pas l'élu seul. Euh, donc à partir de là, moi, je ne vois aucun système de démocratie participative qui met l'habitant, le citoyen non élu, à une place de décideur. Je ne vois aucun... Alors si ce n'est pour euh, décider de l'endroit où on va placer le, blanc, le banc euh, public ou d'organiser des concours de projets... Enfin, les budgets participatifs, c'est une blague en France, quoi Le budget participatif, ça vient de Porto-Alegre. Ça vient d'une ville de plus d'un million d'habitants qui a consacré 30% de son budget d'investissement qui a été décidé dans les favelas par les gens. Et avec une logique, de, une logique redistributive, à savoir qu'il y avait des inégalités entre les quartiers, et que l'idée, c'était de rééquilibrer ça. Et on est passé à des concours de projets par quelques milliers d'euros. C'est une blague, en fait, quoi. C'est même une insulte à l'intelligence des gens. Euh, ces trucs-là ne doivent pas s'appeler des budgets participatifs. Ça peut s'appeler du concours euh, de projets d'habitants. Ça, ça peut permettre d'éduquer la citoyenneté. Pourquoi pas Mais ça ne fait pas de la démocratie, ce truc-là. C'est une blague. Voilà. Les sujets qui doivent être décidés avec les habitants sont les sujets structurants. Ce ne sont pas les sujets... Euh, Euh, Superficiels qui doivent être décidés avec les habitants, ce sont les sujets structurants. Les élus n'ont pas la légitimité de décider de l'avenir de la cité seul. Voilà, c'est ce que j'essaye de déclarer un peu partout. Je vois des amis dans la salle, des gens que je connais. <rire> On va devoir euh, te laisser, parce que tu as une conférence qui est, qui est attendue d'ici peu. J'aimerais quand même euh, aller, aller te, comment dire, te, te, te, te chatouiller un petit peu euh, sur euh, ton parcours, parce que j'ai vu que vous aviez remporté à science ces élections en 2014. Un truc qui m'a intrigué, c'est de voir que dès 2015, un an après, euh, tu entreprenais une démarche de, bah, de formation, à la démocratie participative, et je me dis mais comment, euh, un an après, alors que les choses venaient de se mettre en place, tu parlais de monter en, en, en compétences, il faut aussi de l'expérience pour euh, bah, acquérir tout cela, le, le, le, à la fois le nourrir, mais aussi le digérer, et, le, voilà. et ça m'a un petit peu surpris comme, euh, comme démarche, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce... Ouais, ce du coup, le, le, le fondamental en fait, de... moi, je suis un ancien directeur de centre social, je viens d'éducation populaire, et Et euh, je, je, je place au centre de la démocratie euh, euh, cette capacité à animer l'intelligence des gens. Euh, et à animer des gens qui ne pensent pas la même chose et qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc tout ça, ça nécessite en fait de mettre des gens dans une salle, mais pas seulement de les mettre dans une salle. Il va falloir gérer les conflits d'intérêts qui vont se présenter à cet endroit-là. Donc moi, je considère que là, on parle d'intelligence collective et que tout ça, ça nécessite de l'animation. Euh, moi, je suis un animateur euh, de base, en fait, quoi. du coup, c est, c est, je, je faisais ça dans les centres sociaux. Et je me dis que la démocratie, évidemment que ça s'anime. Si la démocratie, c'est de rassembler des gens qui ne pensent pas pareil au départ sur un sujet pour arriver à la fin de la délibération à une prise de décision, euh, si ce n'est consensuelle en tout cas, euh, qui rassemble euh, les gens autour de la table, il va falloir employer des techniques d'animation, il va falloir un animateur, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit un arbitre et qui puisse distribuer la parole, qui puisse gérer le rapport de domination. Et c'est pour ça que moi je me suis lancé assez rapidement à faire des formations en disant aux gens, il va falloir animer la démocratie. Donc j'ai formé des animateurs à la démocratie. Ce qui n'existe absolument pas aujourd'hui dans les collectivités locales, ce qui existe peu dans les organisations, même dans les associations. Euh, voilà, Il y a vraiment cette question de, si faire de la démocratie c'est prendre une décision avec des gens qui ne pensent pas pareil, il va falloir gérer les rapports de domination, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit là, Pour ne pas seulement distribuer la parole, mais conduire la délibération jusqu'à arriver à une décision collective. Ce qui veut dire que tu as été plutôt animateur, donc au sein même dans le, de l'expérience municipale, plus qu'adjoint. Et... Ah, j'étais pas élu, moi, pardon. Ouais, élu. Oui, ouais, voilà. je pas élu dans okay. l'équipe de Saillant. C'était euh, pour éclairer. L'un des initiateurs de l'aventure de Saillant, et moi, ma posture, c'était très clair j'étais animateur. D'accord. Tu parles de démocratie, euh, et juste euh, parce qu'on voit peut-être ce qui peut en être l'antithèse, euh, euh, notamment dans le cadre de ces échéances électorales prochaines, où euh, on voit et on observe, hein, je veux dire, une, une, une montée en puissance, là, par contre, de partis extrêmes. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire, euh, qui ne euh, sont pas véritablement dans cette même veine et même voie. Juste, je voulais avoir un peu ton, ton, bah, ton appréciation un petit peu de, de cet état-là des choses. Je, moi, je n'ai pas la solution à la montée de, de, de, de l'autoritarisme. Par contre, je sais que ce qui se passe dans ces assemblées, c'est que lorsqu'on lorsqu rassemble des gens qui ne pensent pas pareil dans l'Assemblée, qu'il y a des gens qui, qui, qui peuvent avoir auprès... À la... Je prends l'exemple de Poitiers. On a travaillé sur l'insécurité sur l'espace public. On a fait du porte-à-porte, -porte, du tirage au sort du porte-à-porte. -porte. Autant dire que ça a attiré des gens qui ne votent pas exactement comme moi d'habitude. Voilà. Je suis plutôt un gauchiste. Je pense que le sujet a fait venir dans l'Assemblée des gens qui pourraient avoir des tentations de voter pour ce type de parti Eh bien, les résolutions qu'on a prises, elles n'allaient pas dans le sens euh, de l'autoritarisme ou des idées euh, excluantes. Ce qui est sorti de la délibération, c'est plutôt des valeurs humanistes. C'est-à-dire que lorsqu'on met en délibération des gens, lorsqu'on les met en contact du... des autres, je crois que ce qui sort, c'est le meilleur de l'humanité. Je crois que c'est enfermé dans notre individualisme, seul, face à nos peurs, je pense que c'est là qu'on peut avoir des positions extrêmes. On parle d'extrême-droite, pardon. Hein, je, moi, je parle pas des extrêmes, pardon, mais je... Voilà. Euh, bref, euh, je parle d'extrême-droite quand je parle d'extrême. Euh, euh, et je, et euh, évidemment euh, que, euh, que c'est seul, enfermé dans ses peurs, qu'on va avoir tendance à voter pour, des, euh, pour, pour de l'autoritarisme et pour ce genre de, ce genre de, de propos et de dérives. Lorsqu'on est avec les autres, ce truc-là disparaît. Et moi, je suis souvent ému... À la, sortie des, euh, à la sortie des séances d'assemblée, parce que je vois des gens se transformer. En l'espace d'une journée, je vois des gens qui, bah, qui ont dépassé les opinions qu'elles posaient au départ. Et les opinions qu'elles posaient au départ, elles étaient un peu dérangeantes de mon point de vue, selon mon système de valeurs. Et je vois qu'à la fin de la journée, ces gens ne défendent plus les mêmes positions. Donc ça, c'est un Moi, j'ai la chance d'être un spectateur, en tout cas régulier, de l'humanité des gens. en fait, quoi. Donc c'est ça qui me continue à me rendre optimiste. Et je sais bien qu'il n'y a pas de quoi être très optimiste hein, en ce moment. Mais en tout cas, moi, je continue à être optimiste parce que je vois ces gens se transformer euh, au fil des délibérations. Et moi, je crois que c'est comme ça. Alors, euh, pas à pas, euh, c'est une goutte d'eau dans l'essaiant, mais je crois que c'est comme ça qu'on se bat contre l'autorité et contre l'autoritarisme. C'est en permettant aux gens de se rencontrer et de délibérer et, et de prendre des décisions ensemble. Très bien. Euh, on va devoir arrêter là, malheureusement, parce que le, le, le, vraiment le débat et la question est... Est passionnante. Est-ce que tu fais partie de Fréquence Commune C'est euh, de cela dont il s'agit pour le travail d'accompagnement et de formation J'ai cofondé Fréquence Commune et okay. je m'en suis un Donc, peu écarté, je suis sur d'autres projets maintenant. Qui vient de faire paraître un rapport ouvrage inédit, euh, Prendre le pouvoir pour le partager, expérience et apprentissage 2020-2026, qui a l'air euh, passionnant. Tout à fait. Tu sais qu'à Saint-Etienne, une liste euh, s'est montée. Tu, as, tu en as eu écho Oui, oui, oui. C'est un peu plus Alors, juste un petit mot quand même, parce que ton appréciation de ce, de ce travail, parce que je ne crois, crois pas que tu les as accompagnés, formés. Mais euh, en tant qu'observateur, un peu comme ça, euh, distant, qu'est-ce que tu... Je, alors, j'ai je, pas du tout suivi euh, ah, ce qui voilà. se passait dans sans le temps. Je sais, sais qu'il y a une liste qui oui, se trouve oui, oui. okay. et j'ai rencontré un ou deux acteurs, mais j'en je, sais pas plus. Bon, euh, je pense que pendant le temps de conférence, euh, tu auras l'occasion de pouvoir euh, échanger avec eux, avec euh, qui s'est créé il y a quelques temps de cela, qui vient de décider de se, de se retirer, on va dire, pour le, en tout cas l'expérience municipale en tant que telle, oh. euh, mais qui entend rejoindre et proposer des candidats sur des listes euh, qui se présentent ici à, à Saint-Étienne, mais qui, euh, voilà se réclame en tout cas de toute enfin, en toute indépendance de, voilà, de, de, de, de, de mouvements politiques euh, autres. Mais je pense que tu auras l'occasion de pouvoir échanger et partager euh, tout cela. Merci beaucoup euh, Tristan. Merci, et merci à vous. Bonne suite, bonne merci. conférence. Merci. Je rappellerai animer la démocratie paru aux éditions Actes Sud.